de fées en français. Les habits neufs de l'empereur Il y a de longues années, vivait un empereur. Il était très riche, mais n'était pas un bon dirigeant. Tout ce qui le préoccupait étaient ses habits neufs. L'empereur avait pour habitude de porter de nouveaux habits chaque jour. Les gens disaient même qu'il changeait d'habits chaque heure. Il dépensait tout son argent dans de nouveaux vêtements de haute couture. Hey! Tu portes de nouveaux vêtements aujourd'hui Tu porteras des habits neufs demain Non, non Je ne suis pas comme l'empereur qui change de vêtements tout le temps Oui Nous devons nous occuper de nos familles Nous ne pouvons pas être aussi extravagants que l'empereur Il s'occupe moins de son royaume de son peuple et même de son armée Quel hypocrite Il n'a même pas de bon goût vestimentaire Mais il veut qu'on l'admire Avons-nous d'autres options Nous sommes décapités si nous n'aimons pas ses vêtements Hélas oui, tu as raison Un beau matin, arriva un duo d'escrocs au royaume. Ils cousurent quelques vêtements pour certains hommes du royaume. Personne ne comprenait ce qu'ils portait. mais les escrocs vantaient tellement leurs vêtements que les gens ne pouvaient pas y résister. Aussi parce qu'ils disaient que seuls les hommes sages d'esprit pouvaient voir leurs vêtements. Où est ma chemise? Vous ne la voyez pas? Elle est dans mes mains? Non, je ne la vois pas. Oh non! Voilà encore un idiot! « Nous sommes deux des plus grands tailleurs au monde Seuls les hommes sages peuvent voir ce que nous créons Pas des imbéciles comme vous Soyez sages d'esprit et vous serez capable de voir votre chemise !»« Oui Oui, c'est très beau !» Bientôt, ils devinrent si populaires que l'empereur entendit parler d'eux. L'empereur avait tellement entendu parler de leur parfaite couture qu'il décida d'avoir des vêtements venant de cette tailleur Amenez ailleurs au palais. Je veux que vous me fassiez des vêtements. Nous sommes honorés d'avoir cette opportunité. Nous allons créer quelques-uns des plus raffinés et des plus beaux vêtements pour son Altesse. Tout le monde sera jaloux de vous. Mais votre Altesse, il y a quelque chose de spécial avec ses vêtements. Quoi donc Seuls les hommes qui y sont faits pour leur travail et qui sont sages peuvent les voir, pas les inaptes ou les idiots. L'empereur pensa qu'ainsi, il pourrait savoir lesquels de ses conseillers étaient impropres à leur travail. Nous aurons besoin de vêtements de soie et de fils de haute qualité. s'il vous plaît, donnez-nous un métier à tisser quelques jours pour préparer les plus beaux des vêtements que son altesse n'a jamais porté. » L'empereur leur offrit beaucoup d'argent et ordonna à ses hommes de ne pas les déranger pendant qu'ils travaillaient. Les escrocs conservèrent les vêtements de soie et les fils dans leur propre sac à dos, mirent en place le métier à tisser dans leur chambre et commencèrent à prétendre qu'ils tissèrent quelque chose. Tous les conseillers de l'Empereur étaient effrayés lorsqu'ils entendirent parler des vêtements. « Et toi Tu peux voir les vêtements qu'ils tissent ?»« J'en ai entendu parler, mais je ne les ai jamais vus. »« Que va-t-il se passer si nous ne sommes pas capables de voir les vêtements de l'Empereur ?» « Nous perdrons notre travail !» Quelques jours passèrent et l'empereur appela son premier ministre et lui demanda de vérifier où en étaient les tailleurs. Le vieil homme était d'abord effrayé, mais il obéit à l'empereur et se rendit chez les tailleurs. En se rendant chez les tailleurs, le premier ministre pensa. « L'empereur m'a mis en difficulté. Que va-t-il se passer si je ne peux pas voir les vêtements Il m'enlèvera de mes fonctions !» Le premier ministre entra dans la pièce et vit des tailleurs travailler sur le métier à tailler, mais il ne voyait aucun vêtement tissé. Les deux tailleurs l'accueillirent et lui montrèrent les modèles qu'ils avaient conçus pour l'empereur. En réalité, il n'y avait rien dans leurs mains, mais le premier ministre n'avait d'autre choix que d'admirer leur travail. Il retourna voir l'empereur. « Est-ce que ça vous a plu Excellent, votre altesse !» « Les modèles qu'ils ont conçus pour vous sont merveilleux !» L'Empereur était ravi. Après quelques jours, il envoya ses deux conseillers vérifier comment se portaient les tailleurs. Ils arrivèrent dans la pièce. Les tailleurs leur montrèrent les vêtements et admiraient ce qu'ils venaient de créer. « Nous avons créé les plus beaux modèles pour son Altesse !»« Voyez la précision de notre travail Ce sera parfait sur l'Empereur !» Les deux conseillers étaient confus, puisqu'il n'y avait rien à voir dans les mains des tailleurs. Ils retournèrent voir l'empereur, embrouillé. Dites-moi, comment sont mes nouveaux vêtements? Somptueux, votre Altesse! Nous n'avons jamais vu d'aussi beaux vêtements de toute notre vie. Ce sont les plus beaux vêtements que vous n'aurez jamais possédés, votre Altesse. Bravo! Demandez-leur quand est-ce qu'ils seront prêts. « Je veux voir les vêtements avant qu'ils ne sortent de chez eux !» L'Empereur arriva dans la pièce où les tailleurs étaient en train de tisser. « Bienvenue, Votre Altesse Avez-vous terminé votre travail ?»« Oui, Votre Altesse Tous, Tous vos vêtements, vêtements sont, sont, prêts. sont prêts Les, les voilà !» Tout en disant cela, les tailleurs agitèrent leurs mains comme s'ils portaient des vêtements. Ils expliquèrent la beauté des nouveaux vêtements qu'ils avaient conçus pour l'Empereur. L'empereur ne pouvait rien voir. Il pensa pendant un certain temps... « Je ne vois rien Cela signifie-t-il que je ne suis pas fait pour mon travail Je vais perdre mon trône alors !»« Votre Altesse, aimez-vous les dessins que nous avons faits sur votre vêtement pourpre Je désire un œil, s'il vous plaît. »« Euh... Oui... Oui, c'est très beau J'aime beaucoup !» « Je n'ai jamais eu une robe aussi belle. »« Merci, Votre Altesse. »« Et quand est-ce que mes nouveaux habits seront prêts ?»« Je suis impatient de les porter. »« Dans seulement quelques, quelques jours, jours, Votre Altesse. » L'empereur leur accorda deux jours et quitta la salle. Peu d'hommes de l'empereur gardèrent un œil sur les tailleurs. Ils prétendaient piquer les vêtements sans aucun fil dans l'aiguille. Les hommes de l'empereur étaient confus de les voir faire. « La nouvelle à propos des habits de l'Empereur se répandit dans toute la ville. Tous les gens de la ville étaient désireux de voir les nouveaux vêtements de l'Empereur. Après deux jours, l'Empereur revint chez les tailleurs. Est-ce que mes nouveaux vêtements sont prêts Oui, Votre Altesse. Les voici Vous deviendrez la personne la plus séduisante du monde en les portant. Les voici Si vous voulez bien retirer vos vêtements, Votre Altesse... L'Empereur retira ses vêtements et les vêtements offerts par les tailleurs. Une fois les vêtements mis, l'empereur se tourna vers le miroir pour voir sa tenue. Wow! Vous ne sentirez aucun poids de la robe parce que ces vêtements sont aussi légers qu'une toile d'araignée. Ils vous vont à ravir, n'est-ce pas, votre Altesse? Oui, oui! et C'est absolument magnifique! « Très bon travail, euh, monsieur le ministre. »« Oui, votre Altesse. » Les deux vallées levèrent la robe de l'Empereur, en quelque sorte, et le suivirent. Bientôt, une procession s'organisa dans la ville. L'Empereur marchait à travers la foule. Tous les citoyens regardèrent les nouveaux vêtements de l'Empereur et tout le monde l'admirait. L'Empereur était satisfait. Lorsque le cortège entra sur la place centrale de la ville... Un jeune et innocent garçon regarda l'Empereur et cria. « Il ne porte rien d'autre que son sous-vêtement hey, »« Ne dis rien Pourquoi, mon ami Il a le courage de dire la vérité, chose que nous n'avons pas. Es-tu en train de dire que je n'ai pas de courage ?»« Si tu en as, alors dis la vérité sur ce que tu vois. »« L'Empereur ne porte rien Il est nu !» L'Empereur était choqué d'entendre cela. Mais à sa grande surprise... Tous les hommes présents commencèrent à se moquer des habits neufs de l'empereur. L'empereur avait honte, mais il ne pouvait pas quitter la procession. Il réalisa qu'il avait été dupé. Tous ses conseillers avaient menti et fait l'éloge de ses vêtements. Il ne prêta pas attention aux gens qui se moquaient de ses vêtements. Au lieu de cela, il marcha avec plus de fierté et les deux valets le suivirent ainsi. Lorsqu'ils virent l'empereur passer, toutes les personnes qui étaient là se mirent à rire bruyamment.